وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد شيخ الله عز وجل pour les frères qui qui pas là hier et qui sont là aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue مرحبا بكم يا طلاب العلم bienvenue à vous dans ce centre ITS Institut du Transmission du Savoir à Villeneuve le roi En ce dimanche 5 mai et je souhaite la bienvenue aussi aux gens qui les écoutent via internet, via le site salafi, la radio salafia, sous la publication. Et pour les frères qui étaient pas là, on va pas faire un résumé du cours, euh, mais on va quand même expliquer au minimum le contexte. On fait l'explication d'une fatwa qui s'appelle Fatwa al-Malikiyah d'un savant al qui est la fatwa malikite en réfutation des actions des soufites. qui est écrite par un savant qui s'appelle Abou Faris Abou l'Aziz Ben Mohamed Al-Qirawani mort en 750 de l'Egypte cette fatwa elle est pleine d'enseignements elle est pleine de qawaïd salafia elle est expliquée par un savant contemporain un shikh salafi qui a une recommandation des plus grands chouers salafis de cette époque parmi eux shikh Najmi parmi eux Rabi le porteur de l'étendard du Jarahou al-Tadil à cette époque-ci Bihak Et c'est notre cheikh Ahmed bin Omar bin Salim Bazmoul, qui se trouve à la Mecque et qui enseigne à la Mecque au jour d'aujourd'hui. Et donc il a expliqué cette fatwa et il a tiré des qawaits salafia de cette fatwa malikia, et il a lié ça au contexte du jour d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit, vous inquiétez pas, même si vous n'étiez pas là, ou que vous n'avez pas pris de notes, et je conseille toujours dans les cours, c'est de prendre des notes, ou au moins d'enregistrer si possible si la personne permet d'enregistrer parce que le pêcheur ne part pas la pêche sans filet hein? il faut être prêt il faut absolument quoi il faut prendre cette habitude de prendre des notes et quand vous allez chez les ulama et vous voyez les toulables ils ont toujours un calepin ils ont toujours hein, de quoi noter ou au moins de quoi enregistrer euh, ne vous inquiétez pas le livre comme je l'ai dit je l'ai traduit complètement il fait 75 pages il, est, il va être en format livre pdf pour vous sur notre site spfvermigan.com Inch'Allah, pour les frères qui n'étaient pas là ou pour les frères qui veulent revoir les notes plus tard, et je ne pense pas qu'on termine le livre, parce qu'on n'a fait que neuf pages jusqu jour jusqu'au maintenant. Donc, à la coulée hal, on va essayer d'avancer autant qu'on le peut. On est arrivé à un point où il a parlé d'un groupe qui s'appelle comment Al-Haddadiyah. Et c'est un groupe qui est très actif au jour d'aujourd'hui et qui est très dangereux. Même s'ils portent l'habit de la Salafia, et se revendiquent de la Salafia, et ils n'ont rien avant que la Salafia. Et on avait dit que parmi les signes et les méthodes des gens de l'innovation, c'est qu'ils n'appellent pas leur innovation, ils n'appellent pas à leur faux, ils n'appellent pas leur égarement de manière ouverte, de manière directe. Mais ils le font graduellement. Ils te montrent le bien et puis ils t'injectent leur poison. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'il a dit hier le chien qatila wa ha'ila. Des poisons meurtriers et des calamités colossales. Je reprends juste le point sur la pour que vous suiviez le fil. Cheikh il a dit l'Hadadiyah. Pourquoi il a parlé de l'Hadadiyah Il a donné ça comme exemple. Exemple par rapport à quoi Par rapport au fait que le mubtadi, celui qui est sur l'innovation religieuse, il se doit au début de te parler avec le langage des savants et le langage de la religion. Puis après cela, après que tu lui fasses confiance, il commence à te glisser, à t'injecter le poison. Et je vous donne à ce sujet un exemple. On avait dit déjà hier que le Salafi sunni bi il doit pas être naïf. Il doit connaître le haq, il doit apprendre sa religion, il doit apprendre le faux pour s'en écarter, il doit apprendre les méthodes des gens du faux pour être sur ses gardes et mettre en garde. El il donne le shir comme exemple. Il dit J'avais dit qu'il y a une série d'articles qui va sortir dans les prochains jours sur notre site, Inch'Allah, sur le haddadiyah et leurs caractéristiques. Il dit Au début, il te montre la sunnah et l'attachement à la sunnah et sa mise en application et sa diffusion, et son enseignement. Et donc tu entres avec eux, et tu penses qu'ils sont sur la sunnah, et sur l'attachement à la sunnah, et montre la solidité sur la sunnah. Puis lorsque tu entres avec eux, et que tu t'habitues à eux, ils commencent petit à petit à critiquer les savants. Ils commencent petit à petit à établir leurs fondements à toi. « Parce qu'ils ont des osuls. Ils ne sont pas des osuls salafis. C'est important quand on étudie Notre religion qu'on apprend les fondements de notre religion. Et les ulama, ils ont écrit des livres sur les fondements de la religion, les fondements de la sunna. Comme par exemple, on le sunna de qui non. Imam Ahmed, rahimahullah. On l'a traduit complètement en plus de 20 audios sur notre site. Hein Avec le charah de Sheik taala. et ça je dis toujours, c'est un appel que je vous dis, ici, en ce dimanche 5 mai, à Paris, en France, dans ce genre de pays on a encore plus besoin de s'accrocher à la sunna, et d'apprendre notre sunna, c'est étudier les livres des salafis, ya ikhwah, wa akhawat. Attachez-vous, Attachez-vous au livre des salafs. Entre nous et les gens de l'innovation, comme l'a dit Chirrabi, les anciens disaient, entre nous et vous, c'est les janaïs, les prières mortuaires. Parce que les salafs des janaïs, il n'y avait personne qui assistait. Ils étaient bocottés. Même certains, après que l'imam Ahmed soit mort, alors qu'il est mis en garde sur eux, après sa mort, les gens boycotaient encore, ils n'assistaient pas à sa janaza. Et Chirrabi, il a rajouté, il a dit, Et entre nous et eux, on rajoute, il y a les kutub-salaf. Entre nous et les gens de l'innovation religieuse, il y a Koutub-Salaf. Il y a Shah Sunan al Barbahari, wahimawallah. C'est un livre qu'il faut étudier un jour ou l'autre. Ou son Sunan al Ahmad? Ahmed. Ou Sunan al-Humeidi, qui est expliqué par Shah Ubaid, par Shah Abdul Bukhari, ou sûr Sunan l'Imam Ahmad, Ahmed il est expliqué par Shah Abdel al-Bukhari, par Shah Rabiey, par d'autres savants. Chaque sonne al-Barbahaï a été expliqué par Sher Fauzan en deux tomes. Il a été expliqué par Sher Rabia aussi. Il a été expliqué par Sher Ubayd, Il est publié aussi. Et d'autres livres parmi les livres de la Sunnah. La Sunnah de ibana al L'Ibana Ibn Battah. La Shari'a de l'Ajouri. La Sunnah de l'Al-Jamad de al Tous ces livres-là. Et les humains l'ont expliqué. Sher Muhammad bin Hadi Madkhali a expliqué certains de ces livres-là. Chir Rabi a expliqué certains de ces livres-là. Incha'Allah, je vous donne la bonne nouvelle que le kitab de la Chari'a de va sortir incha'Allah en moins quatre de Donc attachez-vous au livre des salaf qui nous rapporte les fondements de notre religion, les fondements de notre sunnah. Aussi à lire, c'est l'Aqidat Sabouni, que vous connaissez sûrement. L'imam Sabouni, comment s'appelle son livre l'aqidat al-salaf, ashab al-hadif ahsan, zazakallahu khairam expliqué par qui, cher Rabbi il est publié dans son Mujam al-Fatawa, il a été publié en un volume à part à titre d'exemple, il y a un chapitre où il rapporte les signes distinctifs des gens de la sunnah et où il rapporte aussi les signes distinctifs des gens de la bid'ah les gens de la sunnah ils ont des signes distinctifs par lesquels tu les reconnais comme les gens de la bid'ah ils ont des signes distinctifs par lesquels tu les reconnais Mais si toi tu ne connais pas les signes, comment tu veux faire la différence Si on tu n'écoutes même pas le ulama, comment tu veux qu'il te montre la différence ya Et il faut la langue arabe. Nous ce qu'on fait ici, avec la langue française, c'est comme de vous donner une béquille pour ceux qui ne comprennent pas la langue arabe. Mais il faut apprendre à marcher un jour ou l'autre, il y Il faut apprendre à marcher tout seul. Il faut apprendre à apprendre le salat l'a'ala. Tu pas dire Mahdi, Mahdi Ou Atali, Mahdi Tu vas dire non, Cheikh Rabi, il a dit Il a rapporté du prophète La langue arabe La langue arabe, c'est une obligation Les ulemas disent Ce sans quoi tu ne peux t'acquitter d'une obligation devient une obligation prendre la science, tu peux le faire quand langue arabe réellement Donc tu as besoin de cet outil Hein Qui va te permettre d'apprendre la religion La langue arabe et la langue arabe elle ne se prend pas chez les gens d'innovation religieuse combien de a connu ils vont dire non je prends juste la langue arabe hein jusqu'un jour il a juste quitté la salafine là prenez chez les gens de la sunna prenez chez les gens de la sunna la langue arabe le coran quoi que ce soit méfiez-vous des gens d'innovation comme de la peste Pourquoi J'ai traduit un une, khutba, une fameuse khutbah de Rasslan, euh, qui s'appelle « Ils sont la peste des cœurs ». De qui ils parlent Ils sont la peste des cœurs. La peste, la maladie de la peste, elle te tue. C'est le mot, c'est vrai. Voilà quand tu Ah, c'est la peste des cœurs », c'est ta religion, c'est Donc attachez-vous livre des salafs. En anglais, certains ont déjà été traduits. al Barbahari de al il a été traduit complètement en anglais. Le Al-Humaydi il a été traduit complètement. Le al il a été traduit complètement. En français, on a toujours un, un train de retard. Si pas deux. La base, c'est la langue arabe. De prendre directement des ulama. De prendre directement à la source. Parce que quand tu prends un traducteur, tu es d'office, par définition, dépendant de sa compréhension de la... De la base en arabe. D'où aussi l'importance de ne prendre que des traducteurs francophones, Salafi. Cher, il dit il commence petit à petit en toi, le à établir leur fondement en toi, comme de dire par exemple qu'il n'y a pas d'excuse en raison d'ignorance. On en a déjà parlé, c'est traduit sur notre site, revenez ça, on va pas parler en, long, en large de cette là. Et en ce qui concerne la foi et les actions et d'autres affaires similaires, Jusqu'à ce que tu commences à penser comme ils pensent. Puis ils commencent à appliquer ce qu'ils pensent sur les savants, les albani, rabi, ibn Baz, etc. Donc on a dit qu'un des signes caractéristiques de l'haddadia, ils n'aiment pas chère Albani. Ils n'aiment pas chère Rabi. Pourquoi Parce qu'ils font partie des lions de la sunna. Ceux qui défendent la sunna. Comme il dit a chère hein Chère Rabi, il ne dort pas. Cheikh Rabi il est très éveillant en qu se qui concerne la dawa et il est très concerné par la dawa le mois de février j'étais dans sa maison il a dit première question qu'il m'a posée, il a dit est-ce que vous avez des de prendre le nom de dawa il y avait des Libyens il y avait des gens de Suisse il y avait des gens de beaucoup de pays Mais si on était plusieurs jours de suite certaines certaines fois il y a 30 frères 40 frères 50 frères les frères anglais ils étaient une centaine dans la, la mektaba Cheikh Rabi en ta'ala. toujours il demande est-ce que vous allez prendre un da'wah et il fait le conseil toujours il dit craignez Allah premier conseil qu'il donne c'est toujours c'est la crainte d'Allah toujours il rappelle la véracité -sidr. et les frères qui connaissent Rabbi, ils savent que j'ai raison toujours il dit el -sidr, el -sidr, el -sidr, el -sidr. pourquoi parce qu'on doit on se doit d'être véridique tu cherches le haq quand tu apprends ta science quand tu assistes à un cours c'est reprendre ta religion c'est pas pour chercher des fautes à celui qui donne cours pour trouver une faille ou l'aïdou billah. Quand tu poses une question, ce n'est pas pour attaquer quelqu'un, c'est pour apprendre ta religion. Quand tu écoutes une parole d'un savant, tu sais pas de chercher d'autres paroles de savant qui vont t'excuser. Comme on a rapporté hier, dans le cas dal Mahrawi Al-Takfiri, que certains disent, « Ah, mais al-Muhs al-Abad, il ne dit pas de mal de lui. » Et après toutes ces années, tu as encore des doutes sur le Maghraoui Combien de redoutes, combien de réfutations, combien de détails Lui-même. Et là, justement, j'étais en train de vous préparer une vidéo on voit le Maghraoui dire de la révolution du bien au Maroc, de la tentative de révolution. Mais c'était un peu long il y avait des choses sur la vidéo que je ne voulais pas trop vous montrer, etc. À la Koulihal. Mais on a déjà traduit ça sur notre site on a déjà fait référence. Et Hassan, il en a déjà parlé à Bouasma. Il dit le Maghraoui le groupe du fin 20 février qui a essayé de faire la révolution au Maroc, c'est Infoura Mubaraka. Vous ouvrez au Soul sunnah à Ahmed. C'est quoi la position des gens de la sunnah envers les gouverneurs musulmans C'est quoi L'interdiction de se rebeller. Hein les ulamas, quand ils parlent, ils voient la fitna avant qu'elle arrive. Nous si on la voit, on la voit après qu'elle soit partie, la fitna. Hein Donc un savant de la un des porteurs de l'étendard de la sunnah, il te dit quelque chose Ne dis pas mais. Hein, surtout nous en Europe, on aime bien dire mais. Walaakin. Je pense, je vois, etc. Nous on n'est personne pour voir, on n'est personne pour penser. Quand vous voyez le degré de science auquel est arrivé Cheikh Rabi, qui a 83 ans, hein, son fils, Cheikh Mohamed Mohammed Kabir, parce qu'il a deux fils qui s'appellent Mohamed. Regardez la mort du prophète, il a appelé deux de ses fils, parce qu'il a hein, de deux épouses différentes, il les appelait Mohamed. Il y a Mohamed El Kabir ou Mohamed El Sahir hmm? Mohamed El Kabir c'est un shikh, Mohamed bin Rabi Al Matrali, qui a des ouvrages, un shikh salafi. Quand vous voyez le niveau de science dans la sunnah, et qui, et qui voit ce niveau de science Est-ce que c'est nous C'est les gens du rappel qui nomment les gens du rappel. C'est les ulamas qui savent qui sont les ulamas. Vous connaissez presque tous ou tous ici, al Albanais, oui ou non? Chers Albanais, ne faisait pas une éloge facilement de quelqu'un, ça ou là là. Hein? C'est un muhaddith, il fait attention dans le ta'dil il fait attention dans le jâr. Qu'est-ce qu'il a dit sur Chiravie? Imam, Imam, Sunna, Chiravine Baz, la rahmatullah alayh. Il a posé la question, il a dit c'est qui, le j'ai dit dans cette époque-ci qui revifié la religion comme dans le hadith? À cette époque-ci, il a dit c'est Chiravine Albanais. Quand ils posé la question al Albanais, il a dit c'est Chiravine Baz. Cheikh l'Albani, qu'est-ce qu'il a dit sur Cheikh Rabi' Il a dit le porteur bihaq de cette science, de l'étendard du genre Al-Tadil à cette époque, c'est notre frère le docteur, Cheikh Rabia ibn Hadil Matrali. Et quand vous, avez, vous allez en Saoudie, en Arabie Saoudite, quand vous, vous allez là-bas et que vous voyez le, le respect que les ulama, pas les ulama ont envers Cheikh Rabi', vous comprenez pourquoi hmm Et Cheikh Rabbi il dit il dit réunissez tous mes livres réunissez toutes mes cassettes et offrez-moi mes erreurs que je puisse m'en repentir avant que je meure subhanallah le et c'est ça la tarabia de Sheikh c'est pas de se fanatiser pour des gens ni pour lui ni pour aucun autre on n'appelle pas à se fanatiser pour les gens attention mais ceux-là ce sont les gens qui portent les l'étendard de la sunna à notre époque comme l'Imam Ahmed il a porté l'étendard à son époque Malgré les coups, malgré les tortures, malgré les menaces d'exécution, malgré qu'il ait vu certains de ses compagnons par les imams de la Sunna, morts, exécutés, enchaînés, ils étaient torturés jusqu'à ce qu'ils perdent raison. Et même Ahmed, il a rapporté que des années et des années après la fitna, quand c'était l'hiver, il pleurait de douleur dans ses membres à cause des tortures précédentes. Et qu'il ne se calmait que quand on mettait de l'eau chaude sur ses, blés, sur ses articulations et ses os. عليه رحمه الله ولكن كما انا بالصبر واليقين avec la patience et la certitude s'acquiert l'imamat dans la religion le verset du coran est clair وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون Donc ils critiquent. Pourquoi ils critiquent particulièrement ces gens-là Parce que c'est ces gens-là qui sont en face des gens d'innovation religieuse au premier rang. Les savants de la sunna qui portent le sabre de la sunna, qui tranchent. Les garments qui tranchent. Les choubouhats des gens d'innovation religieuse. C'est pour ça que les attaques sont consacrées spécifiquement à ces là Le haddadi ne vient pas vers toi directement avec ses points. Et c'est pour cela que certaines gens, lorsque je les ai mis en garde contre certains haddadi, ont dit c'est chez Ahmed Bezmoul qui parle, et on a vécu ça. Par Allah, je me suis assis avec lui pendant des jours et des nuits, et je n'ai jamais entendu dire ce que tu dis. Tu vas mettre en garde sur la frère, tu dis Ah, attention, Foulan c'est un tekfiri, Foulan c'est un tebliri, Foulan c'est un ikwani, Foulan c'est un tahriri, Foulan c'est un soufi, Foulan c'est un habashi, Foulan c'est un quest Foulan c'est un dit? Et moi, je l'ai fréquenté pendant longtemps. J'ai jamais entendu ce que tu dis. Et alors Moi, j'ai entendu ce que je te dis. Moi, je sais ce que je te dis. Moi, je connais le hal de la personne mieux que toi. Donc, ce qui m'autloupe, ce qui est véridique, c'est que tu prennes la personne qui a plus d'informations que toi. Chérie, je leur répondis alors, attention, au début, il ne peut pas te montrer son innovation religieuse de manière apparente. Jusqu'à ce que tu t'habitues à lui... et que tu l'aimes, et que tu penses le bien à son sujet, puis après, il commence petit à petit à t'égarer. Et c'est pour cela que la voix des puits prédécesseurs, canalisagré, était de boycotter l'innovateur de manière absolue. Si vous voyez quelqu'un qui vous dit, dans ses cours, que vous pouvez vous, asse vous asseoir avec les gens d'innovation religieuse, mettez un mur ou deux murs entre vous et lui, et n'écoutez plus ses doros. Parmi les fondements des gens de la sunnah, c'est de se distinguer des gens d'innovation religieuse. C'est de ne pas les fréquenter. C'est de les détester. C'est de mettre en garde contre eux et d'être sur nos gardes quant à eux. Tu vas dans tous les pays du monde. Tu vas en Jamaïque ou le hamdoulilah la elle est grandissante là-bas. Tu vas au Sri Lanka. Tu vas hein, aux îles Maldives. On connaît ces pays-là, c'est pour ça qu'on en parle. Hein? Tu vas au Canada, tu vas aux États-Unis, tu vois directement la différence entre salafi et hizbi. Tu vois les messagers qui sont sur la salafie, tu vois les messagers qui sont sur la hisbiya. Tu vois les ulamaksu, les salafis, tu vois les références des hizbiyouns. Salafi, il est le Il est distinct. La da'wah, est claire. Et tel doit être le salafi. côté l'innovateur de manière absolue et il ne disait pas assis-toi avec lui puis s'il parle sur des sujets innovés éloigne-toi de lui il y en a qui disent ça, vous avez sûrement entendu ça non, achi, moi je fais attention, je sais, je j'écoute pas ce qu'il me dit dans, dans ces messieurs, etc est-ce que tu es tellement confiant de toi-même ou bien j'ai rien entendu de mal dans son dars. MashaAllah. pourquoi c'est pas toi qui as donné le dars alors hein Parce que ça implique que tu es plus de, au moins autant de que lui ou plus de que lui pour voir son bâtel, s'il a dit du bâtel. Nous on n'est pas capable de voir. Nous on n'est pas capable. Il faut être modeste, on n'est pas capable, même, même pas réaliste. On n'est pas capable de voir. C'est les main qui voient, c'est les gens de science. Nous on n'est pas capable de voir la, la vérité du faux. En détail, on n'est pas capable. Chir dit pourquoi Car l'innovateur ne montre pas son innovation, mais la glisse lorsqu'il parle. Il la glisse lorsqu'il parle, lorsqu'il te parle. Donc, chers, il dit prête attention à ces soufites. Vous vous rappelez que la fatwa, elle est sur un groupe de soufis. Ils ne leur ont pas dit venez vers l'ascétisme, Et zhouhd, c'est une notion que doit être bien compris en islam. Chers, Saleh al-Fawzan, dit dans son explication du al maram volume 6, page 209, à son sujet zhouhd, il le définit. Il dit c'est la modicité dans le désir de quelque chose. Et cet ascétisme, il est demandé. Et apprécié, mais son sens n'est pas de délaisser ce qui est licite et autorisé. Ce n'est que le délaissement de ce qui te ne débé, te bénéficie pas dans l'au-delà, dans ta vie de l'au-delà, dans akhirah. Comme l'a dit l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta Donc ils, te, ils disent quoi Venez vers l'ascétisme. Soufi va te dire viens vers l'ascétisme, Zuhd. Hein? Et à délaisser ce bas monde. Et nous avons une voix meilleure que celle du prophète, sallallahu alayhi de ses compagnons. il ne va pas te dire ça si quelqu'un te dit moi je suis sur une voie la meilleure que celle du prophète Issa al-San de ses compagnons est-ce que tu vas l'écouter jamais Voilà, c'est ça que ça implique parce que comme il a dit Cheikh Mohamed Amal Jami il a dit qu'est-ce qui accepte le ziyad le rajout c'est ce qui n'est pas complet or l'innovation religieuse c'est un rajout à la religion donc par le fait que tu fasses une innovation religieuse cela implique que quoi C'est comme ils ont dit les salafs, comme il a dit l'imamalik rahimahullah. Celui qui n'a fait dans la religion, c'est comme s'il avait prétendu que quoi Que le prophète, qu'est-ce qu'il a fait Il a trahi le message. Ça veut dire qu'il n'a pas tout transmis. Toi, tu rajoutes. Allah, qu'est-ce qu'il a dit le Qur'an, s'il te plaît, l'ayouma Ackmel-tu lakum, dîlakum. tu ni'mati wa Et toi, tu viens, tu rajoutes dans la religion Hein le khoutourad bida La religion est complète, elle est parachevée par Allah. On n'a pas besoin de rajouter une de diminution. Non, il dit les chers, ils font pas, ne te disent pas, nous avons une meilleure voix que la voix du prophète et des compagnons. Ils vont te dire, ils vont le faire passer sous le couvert de la religion, et de l'amour, et de la fraternité, et de la véracité, etc. Et donc les gens sont entrés à vécu dans leur voix, et lorsqu'ils les ont fréquentés, Ils ont diffusé en eux le poison cité dans la question. Et ceci attire notre attention sur ce qui a précédé et ce que celui qui est sur l'innovation religieuse et l'innovateur n'appelle pas à son innovation religieuse directement, mais il l'a fait entrer dans ton cœur progressivement. Et c'est pour cela que nous devons nous préserver. Nous préserver de cela et de ce genre d'assises. Et plus loin, si on arrive à ce point-là, Chir Ahmed Bezmoul va dire que le fait de te exposer de te mettre en danger à la fitna, c'est haram. Parce que le croyant ne peut pas s'exposer à la fitna. On a fini la première première partie du mètre, maintenant on va lire la deuxième partie de quoi De la fatwa al-Malikia. Et ces taïfas ont acheté des problèmes aux musulmans, des maladies des chayatins, qui ont des problèmes de la santé et de l'éducation. لأنهم أول أصل أصلوا في مدى بهم بوض العلماء والتنفير عنهم ويزعمون أنهم عندهم قطعوا الطريق المحجوبون بعلمهم عن رتبة التحقيق فمن كانت هذه حالته سقطت مكالمته وبعدت معالجته فليس للكلام معه فائدة والمتكلم معه يضرب في حديد بارد وإنما كلامنا مع من لم في خابيتهم ولم يسقط في مهواتهم qu'est-ce que la Fatou Malikiya de l'Ibn Qarawan dit Et ce groupe cause plus de tort aux musulmans que les démons rebelles. Et ce groupe est le plus difficile des groupes à traiter et le plus éloigné de la compréhension de la méthodologie et de l'argumentation car le premier fondement qu'ils ont établi dans leur voix est la haine envers les savants. Et faire fuir les gens d'eux, des savants. Et ils prétendent qu'ils, les savants, sont pour eux, de, pour eux des voleurs de grands chemins. Qui, en raison de leur science, regardez, en raison de leur science, sont empêchés d'arriver de degré précision. Donc, celui dont telle est la situation, c'est toujours la parole de qui ici De qui imam Abu Faris, Al-Qirawani. En l'an 750 de il avait dit, ça rahmatullah alayhi. Il dit, donc celui dont telle est la situation, le dialogue avec lui est délaissé. Et son traitement n'est pas possible. Pourquoi Il va donner la raison. Car il n'y a aucun bénéfice à lui parler. Et celui qui lui parle frappe un fer froid. Hein, le fer froid quand il frappe Qu Comment on frappe le fer On le frappe à chaud ou à froid Hein Ils forgeront les pas chaud, ça ou là. Il va expliquer bien ça, je rahmad plus tard. Et c'est vrai, il y a des gens, tu lui parles avec le Quran, le sunnah, avec la jalousie, de la religion, c'est comme si tu tapais dans un fer froid. Comme il est Jira Besmoun, ta poitrine est le bout du sunnah, le bout de salafia. Et tu lui dis, Khalalla, Rasulullah, kara shirabi, kala s'a raubid, kala sahaba, et lui Hein Comme si tu tapais dans un fer froid. Hein? Comme il est il rigole, il est là. Il fallait faire rien du tout. Adoubillah m'indalik. Donc, Chékh, il dit nous n'adressons la parole qu'à ceux qui ne sont pas plongés. Rappelez la parole que j'ai d'hier sur l'Awam. On a dit la dawa, il faut se consacrer à qui Aux gens de la masse, ils veulent que le khher masakin. Soudouroum, salima. Ou akouloum, kasira. Comme il a dit hier, leurs patrines sont saines. Les gens de la masse, parce qu'ils ils pensent que tout le monde est sur le bien. Ou akouloum, kasira. Ils ne savent pas faire la différence entre le vrai et le bien. C'est pour ça qu'il s'est fait, il dit Tu es en train de prendre la tête avec un textil pendant des années Peut-être à la fin tu vas avec lui On en a connu ce que les frères, ils croient qu'il a lu un livre de livres Ça et je vais les débattre Après tu ici tu tu as débattu Tu as transgressé la sunna Tu payes le prix maintenant Parmi les osul al-sunnah al-jamaa comme l'a dit l'imam Ahmed osul al-sunnah tout du livre عندنا تمسك بما كان على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتداء بهم et puis a dit واتركوا البدع parmi les fondements de la sunnah c'est de s'attacher à ce sur quoi étaient les compagnons du prophète et de les prendre comme modele comme exemple pourquoi on a commencé par sahaba parce que c'est là la différence il pas dit le la parce que les gens le la mais sahaba directement parce que c'est là que les gens se distinguent. Et il a dit après, Watarku, Mira, Wal Jidal, Wal Khsouma <coughs> Fiddin. Il n'y a pas de Khsouma, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de débat. Tu ne débats pas avec les gens d'innovation religieux. Il a bien expliqué ça. Et si quelqu'un ne sait pas, il, tu sais qu'il veut le haq. Tu lui parles. Wallah tu ne débats pas avec les gens d'innovation. Et je vous assure, combien on a connu Il y a des frères qui sont comme ça. Vous en connaissez peut-être, on ne veut pas de nom. Hein Ou alors qui en connaissez peut-être et posez-vous la question peut-être que nous-mêmes on est comme ça. C'est par ils savent pas s'empêcher de débattre. Ils sont têtus. Tu lui parles même, il veut absolument aller. il dit laisse hein? Il veut absolument débattre avec tout le monde. ah Est-ce que t'as un doute? T'as un, un doute ou pas? Comme il y a des un des a fait quelqu'un, il a dit je veux te débattre. Il a dit pourquoi? Et si, si tu, tu, tu, tu me bats dans le débat Il a dit tu me suis. Et si c'est moi qui te bats Il a dit tu me suis. Euh, je te suis. Il a dit si un troisième il vient et nous bat. Il a dit on le suit. Il a dit va. Il a dit hein Il a dit va. Moi je suis certain dans ma religion. Si toi t'es es dans ton doute, dans ta religion, va. Laisse cette dîme, c'est pas le dîme celui qui est le plus fort. Parce que c'est vrai, attention Et certains frères sont encore plus dangereux. Ils débattent avec certains gens d'innovation dans un... une congrégation de gens. Et qu'est-ce qui se passe Il n'a pas cette de hujah, il n'a pas cette de... d'ilm. L'autre prend le dessus, toute la masse après croit que c'est celui qui est sur le bas qui était sur la vérité. ça là Regardez le danger. Tu es dans une walima, masha'Allah. Tu es dans un hasbi qui commence à parler, tu lui fais attends attends. tu commences à débattre avec lui, et il prend le dessus sur toi, tu n'as plus rien à dire. Tous les gens après l'écoutent à lui. Donc, cher, écoutez, il nous n'adressons la parole, parole qu'à ceux qui ne sont pas plongés dans leur jarre et ne sont pas tombés dans leur gouffre. Peut-être seront-ils préservés du mal causé par leur poison et sauvés de leur corruption. Maintenant, l'explication de qui De cher Ahmed bin Omar bin Salim, benzmoul al-Asma, Ou shahir Quand j'ai rencontré, cher, Aoub pour la première fois, dans une daura à Bahreïn, Il m'a dit, comment tu t'appelles Je lui ai dit, Abou Abd il m'a dit, comment, c'est quoi ton nom complet J'ai dû lui dire, mon nom, le nom de mon père, etc. Il a dit, shahirul asma, shahirul asma. A. Faites connaître les noms, faites connaître les noms. Hmm? al sunnah n'a rien à cacher. Ex Connaissez les noms des gens de la sunnah, qui est sur la sunnah, connaissons les noms des imams de la sunnah. Connaissez le nom des imams de la sunnah. Connaissez-vous, ulama شير احمد بزمولي بحفيد الله تعالى لاحظ هنا يقول هذه الطائفة اشد ضررا على المسلمين من مرادة الشياطين اولا لا يزمون هذا تكفيرهم ياريت اللي الله انتبهوا هذا اولا وثانيا لما كانت هذه الطائفه أشد ضررا على المسلمين من مرادة الشياطين للتاثير عليهم وخداع بهم وتغريرهم لهم الشيطان يحضر الإنسان ويستعيد الله يستعيد بالله منه ولكن هؤلاء يحزم الضن بهم ويتقرب إليهم ويتابعهم يقتدي بهم إن اغتر بهم فكانوا من هذه الحيثية أشد ضرراً من مرادة الشياطين وهذا دع بأهل العلم حينما ينفرون من أهل البدع أنهم يقولون أضر على المسلمين من الكفار لا تكفيرا لهم كما يشنع بعض الجهال على السلفيين لا وإنما تنفير العوام منهم والصيانة لهم من ضررهم حفظ لهم من ضررهم لماذا إن أن المبتدع لا تحضره ولأن المبتدع تأمنه وتتقرب منه إن كنت مخدوعا به فتطلّطف عنه وأما الكافر أنت لا تقتدي به ولا تحبه ولا تقربه وبينك وبينه حاجز فمن هذه الحيثية كانوا أشد ضررا على المسلمين من الكفار ومن مردة الشياطين Il explique cette parole en disant chez Ahmed Bezmoul, le Allah Ta'ala, bref, attention, ici, il dit, ce groupe cause plus de tort aux musulmans que les démons rebelles. Alors qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh, les salafis, vous êtes durs. Hein? Oh, mais il, dit, il est dur. Et le quoi, il est dur aussi, Rahimahullah. Sachez que c'est un compliment chez les salafs. Foulan, quand il fait la biographie d'un savant, il dit Foulan, il était dur sur la Sunnah. C'est pas dur, extrême, c'est pas ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il était quoi Strict sur la sunna. défendait la sunna. Subhanallah. Hein? Et nous tu te si toi tu dis sans doute laxiste, tu es le pont pour que les gens de la Bida nous attaquent. Al-Mumayya, al les laxistes. Hein Et la Sunna, elle est dans le juste milieu. La Sunna, elle est dans le juste milieu. Et je vous assure, si vous lisez les livres de Salaf, vous allez voir que nous, on est des mous par rapport à eux. Hein? Si vous lisez certaines paroles de Salaf, si vous lisez certaines de leurs mowaqif, rigal. hein? des vrais hommes, Vous peut juste des mâles, des hommes, des La religion, ne rigole pas que la religion d'Allah Donc, Chik, il dit, prête attention, il dit, ce groupe cause plus de tort aux musulmans que les démons rebelles. Premièrement, cela n'implique pas le fait de les juger mécréants. Il veut dire, ah, oh, tu vu, tu les juges mécréants. La sunnah al-jama'a, ils reviennent au fondement des gens de la sunnah al-jama'a dans le taqfir. hein? Nous, On ne dit pas ça parce qu'on les juge mécréants, attention. Il dit, premièrement, cela n'implique pas le fait de les juger mécréants, prêtez attention à cela. Deuxièmement, pourquoi ce groupe cause plus de tort aux musulmans que les démons rebelles Car ils sont influencés par eux et trompés par eux et détournés par eux. L'individu est sur ses gardes quant à Satan et demande à Allah de le protéger contre lui. Quant à cela, il a un bon soupçon et se rapproche d'eux et les suit et les prend pour exemple s'il est dupé et trompé par eux. Shaitan, tu ne vas pas le suivre. Tu sais que c'est Shaitan. Tu demandes à Allah qu'il te préserve de lui. Mais le frère, il vient chez toi. Masha'Allah. Kamis, Kour, sunnah, Belle-Barbe, Cher l'Islam, il a dit, le Qayyum, il a dit. ah, ça. Allahu Akbar. Il y a un message à nos sœurs. Vous ne donnez pas un mariage à n'importe qui. Ce n'est pas le premier venu qui débarque avec un khamis blanc, une belle-barbe, etc. Il parle bien que vous vous mariez avec lui. Attention. Mariez-vous avec des salafis, des sunnites. Et les frères, la même chose. La fille, elle peut être belle comme elle veut. Elle sonne la choua. Et la beauté, la vraie beauté, elle est là dedans. Salah, elle 10 minutes. On vient de commencer, non Hein Il reste 20 minutes. Hum? Il reste 20 minutes. Il minutes pourquoi? Ah, c'est timing et tout. Bah, je ne sais pas si. <rire> sais On venait de commencer, on venait de dans le bain. J'ai le choix. Dix minutes ça va. Pourquoi on veut continuer Parce que le cher Ahmed Bezoum il a rapporté beaucoup beaucoup de failles. On est à la page 12, il y en a 75 et je crois. Donc le shir, il dit quand à cela, il a un bon soupçon envers eux, il se rapproche d'eux et les suit il les prend pour exemple s'il est dupé par eux. donc sous cet angle il cause plus de tort que les démons rebelles et telle est l'habitude des gens de science lorsqu'ils font fuir les gens de l'innovation religieuse en disant il cause plus de tort aux musulmans que les mécréants ah, certains vont dire Starfar qu'est-ce que tu as dit hein? ça veut dire que tu as jugé mécréants là on a dit il cause plus de tort que les mécréants pourquoi celui qui comprend c'est facile à comprendre Kaffir, tu vas pas le suivre hein? si Georges il vient tu te non, je suis sur la bonne voie tu ça Hein? Évidemment George K ne George pas Hein? Mouslib. <rire> Ça Mais le <inaudible> Tadi, il vient quoi Avec l'angle de quoi Des dins, donc c'est dangereux ou pas Donc Sheikh il dit Et ce pas de manière à les juger mes créants, comme le disent certains ignorants au sujet des salafis pour les dénigrer. Non, mais seulement afin de faire fuir les gens de la masse d'entre eux et de les protéger contre leur tort. Regardez le et ça c'est quelque chose que je voudrais faire passer al sunnati wal jamaa'ah as-salafiyyun ahlul athar les gens de la sunna les salafis sont les plus connaisseurs des gens de la vérité et ils sont les plus miséricordieux envers les gens pourquoi tu t'es harissé à l'écrire foulan attention foulan attention attention a Hein Si tu lui disais attention à ton argent il va t'arnaquer, etc. Hein, il te remercierait ça. là. Tu veux bien, tu veux le bien pour ton frère. Là il y Si tu veux pas te égaré toi-même, comment tu acceptes que ton frère soit égaré Tu es haris ali, tu diligent quant à lui. Il doit te remercier. Donc, il dit pour les préserver de leur tort. Pourquoi Car si tu n'es pas sur tes gardes quant à l'innovateur, car tu n'es pas sur tes gardes quant à l'innovateur, et car tu fais confiance à l'innovateur, et tu te rapproches de lui, si tu es leurré par lui, et que donc tu, montres, tu te montres complaisant à son égard. Quand on est créant, tu ne le suis pas, tu ne, et tu ne l'aimes pas, et tu ne t'approches pas de lui, et il y a une barrière entre toi et lui. Donc de cette manière, il cause plus de tort aux musulmans que al kuffar et que les maradats shayatin les démons rebelles. puis il met en évidence la situation des gens de l'innovation religieuse et la situation des innovateurs qui sont les plus difficiles des groupes à traiter pourquoi car ils ont été imprégnés de cette innovation religieuse qui a pénétré dans leur cœur et l'ont affectionné et aiment et détestent en fonction d'elle et car ils ne veulent pas la vérité et car leurs mauvaises actions ont été embellies et il dit et plus <coughs> ثم قال بيّن حل أصحاب البدع أو بين حل مبتدع أنهم أصحاب, أصحاب الطائف للعلاج لماذا؟ لأنهم أشربوا هذه البدعة وانغمست في قلوبهم وآثروها وأصبح يوالون ويعادون عليها وأنهم لم يريدوا الحق إنما زيّن لهم سوء أعمالهم قالوا أبعدوا عن فهم طرق الاحتجاج لأنهم أول لاحظ, لاحظ لما هو أصل أصلوه لأنهم أول أصل أصلوه في مذهبهم بعض العلماء والتنفير عنهم طيب السؤال الآن لماذا يؤثر هذا الأصل؟ الجواب لأن العلماء يميزون بين الحق والباطل لأن العلماء ورثة الأنبياء فيخرجونهم من الظلمات إلى النور ولأن العلماء على خلاف ما هم عليه فأصحاب الباطل أول قضية يعمدون إليها تغليف عقل هذا التابع لهم بوصف العلماء بصفات السوء حال كل صاحب باطل وكذا حال كل مبتدع لابد أن يصف علماء السنة بأوصاف السوء حتى إذا حذر منهم العلماء وبينوا ضلالهم لم يتأثر السامع بهم وهذا أمر خطير جدا ولذلك طعنوا في المشيخ السلفيين وطعنوا في طلال بعلم السلفيين بل وطعنوا حتى في الشباب السلفيين لأن الشباب السلفيين ينشرون كلام العلماء ففلان انتبه لا تسمع له فلان من الغلات فلان فلان من كذا فلان من كذا ويحذرون فيذا لاحظوا الموافقة بين أهل الباطئ ككل يصفون السلفين بانهم غولات يصفون السلفين بانهم حداديه بانهم اهل الاقصى بانهم دكتاتوريون لانهم بانهم من صفات السوء دوك شيخ احمد بازو لي رابورته ce point très important il dit la question maintenant il dit est le plus éloigné de la compréhension de la méthodologie de l'argumentation car prête attention à un fondement qui est le premier fondement qu'ils ont établi, la première chose par laquelle ils commencent avec toi, comme comme on a dit, car le premier fondement qu'ils ont établi dans leur voie est la haine envers les savants. Et faire fuir les gens d'eux, c'est-à-dire des savants. La question maintenant est, pourquoi établissent-ils ce fondement La réponse, car les savants distinguent le vrai du faux. Car les savants sont les héritiers des prophètes. Et les sortent de l'obscurité vers la lumière. Et car les savants sont à l'imposé de ce sur quoi ils sont. Et ça, ça rejoint la parole du shir Arafat au téléphone hier soir. Hein? Quand il nous a fait un dans au téléphone hier soir. Donc les gens du faux, la première chose à laquelle ils recourent est de fermer l'esprit de celui qui les suit. Allah Akbar. Certains frères les Hadoubillah, Tu peux même plus lui parler. Il a un verrou. Hein? Sur sa raison, il a un verrou. Il y a quelqu'un qui lui a mis un verrou. Est-ce que quelqu'un de comme il veut Hein? et attention, certains de ceux qui font ça hein, et qui, comme il y a dit le cher ici et se fermer l'esprit certains de, qui ferment l'esprit des gens se revendiquent de la sunnah, attention il ne faut pas être naïf comme on a dit, il ne faut pas être naïf il faut bien distinguer qui est qui hmm? si tu sens que même un frère, un prédicateur il commence à prendre l'emprise sur toi Il commence à t'imposer ses vues. Tu commences à penser que par lui, à voir que par lui, éloigne-toi de lui. Si tu vois un prédicateur qui t'appelle sur les ulama, sur le haq, que ce soit contre lui ou avec lui, et à t'attacher aux ulama par lui, reste avec lui. Donc les gens du faux, la première la chose à laquelle ils recourent est de fermer l'esprit de celui qui les suit en décrivant les savants par les attributs du mal. Et telle est la situation de toute personne qui est sur le faux. Et telle est la situation de tout innovateur. Il doit décrire les savants de la sunna par les attributs du mal. Et de manière à ce que lorsque les savants mettent en garde contre eux et mettent en évidence leur égarement, celui qui entend cela ne soit pas influencé par eux par les savants. Ça c'est une règle. C'est pour ça que les gens... même Aouzaï, si je me souviens bien, il a dit « Min alamati ahli al bida al-waqi'atu fi ahli al » Parmi les signes, des gens de l'innovation religieuse, c'est qu'ils critiquent, ils calomnient les gens du Afar. Pourquoi La réponse, elle est là. Les, les, certains ulama, ils ont dit au sujet de j'ai l'Albani, « Imamun Jalil, wa la yudhkaru illa biljamil, wa man dakarubissu, fa wa ala ghiris sabih. » Et ça, ça rejoint la parole de qui de l'imam Al-Tahawi, rahim Allah, sur sahaba. Hein Cher al c'était quelqu'un, c'était une personne illustre, Ahmadullah, un savant de la sunna hein? Et on ne le cite qu'en bien. Et celui qui le cite en mal, il n'est pas sur la bonne voie. On dira, vous exagérez dans les gens. Non, non, non, on ne dit pas qu'il est parfait. Et il y a une manière de se comporter envers les gens de la sunnah et les imams de la sunnah. Donc, il a dit, car les savants mettent en garde contre eux et mettent en évidence leur égarement, celui qui entend cela ne soit pas influencé par eux, par les savants. Et cela est une affaire très dangereuse. Et c'est pour cela qu'ils ont critiqué les chouïours salafis. Et ont critiqué les étudiants en sciences islamiques salafis. Mais de plus, ils ont même critiqué les jeunes salafis, car les jeunes salafis diffusent la parole des savants. Hein Comme on a dit à la frère Petro il veut juste aider la dawa salafia. il appelle les jeunes de son quartier autour de lui, il est personne, il s'estime personne, il dit juste, je dis ce que je sais, je donne des feuilles, je donne des, des CD, etc. Il se fait directement attaquer, il comprend pas, même moi. C'est normal mon frère, tu es sur la voie maintenant, tu dois avoir ta part. <rire> non, c'est ça, vrai, non, c'est <rire> ah, <on> la connaît, on l'a sur ça veut dire qu'il y a un adabil à chaque, faut pas être euh, naïf. Alhamdulillah, et avec le temps tu vas goûter ce Ada. Hum C'est normal. Un frère musculine, il veut juste faire un centre. Il n'a même pas encore fini les travaux. qu'il a encore la tête dans les factures comment il va payer, comment... Il a toutes les flèches, elles sont déjà contre lui. Subhanallah. Hein Attention, mes frères et sœurs, de ne pas être une cause qu'une une porte de khir se ferme. Et que le seul le musulman, il soit une cause pour les... que les portes de khir s'ouvrent. Imagine-toi, Tu rencontres Allah, Rabbul Alamin. Subhanahu wa ta'ala. Yom al-qiyamah, yom ala yafa'umalum, wala banun, illa man ataqal Allah'a biqalbin salim. Tu deviens ton Seigneur, Rabbul Et toi, tu étais la cause de fermer une porte de rire. Et d'ouvrir une porte de char. Et tu as été injuste envers des frères. Et tu as été injuste envers toi-même. Et tu as été injuste envers tes soeurs. Et tu as été injuste envers les ulama. et tu étais injuste envers les prédicateurs, et tu étais injuste envers tes frères Salafi qui s'y d'amener le bien. Attention, c'est pas une masse à faire, il y a Notre aqidah, c'est ça que nous amène, comme dit le hier. C'est que l'ilm, il t'amène le La crainte basée sur la science. Salafi, il cherche à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas parce qu'on critique les gens l'innovation que ça y est, la critique, il n'y a plus de restrictions. Non, attention. Il y a des règles précises. Et l'honneur du musulman, il est préservé. Vous voyez, les ulama, ils, des fois, dans de certaines questions, ils remettent la, la, la personne en, en, en question, ou en place plutôt. Pourquoi Parce que ça, c'est une question de fitna. Hein? Moi, j'étais une fois dans la maison de Chirarabi, il y a quelqu'un qui lui demandé sur un chir, il lui a dit, au oh, Scott, hadith, hadith al -fitna. comme ça. Et toi, tu te tais maintenant. C'est une question de fitna ce que tu as demandé. Cher Rabi, il dit au scot comme ça, hein Tu vas deux fois, on va parler avant, après. C'est pour dire cher Ravir, il parle pas facilement sur les gens. Ces gens-là, c'est des gens de taqwa. Ils, sont, ils, sont, ils ont passé un certain âge. Ils, a, ils se préparent pour la mort. Quand ils parlent, ils parlent avec taqwa, ils parlent avec précision. Ils savent ce qu'ils disent. Regardez leur jara, comme ils lecture précis. Sans diminution, sans manquement, et sans quoi Exagération. Ah, je crois que c'était pour moi, là. Hein À la porte. Donc on a dit, il se doit de décrire les savants lassuna par les attributs du mal de manière à ce que lorsque les savants mettent en garde contre eux, mettent en évidence leur égarement, celui qui entend cela ne soit pas influencé par eux, par les savants. Et c'est une affaire très dangereuse. Et les gens de l'innovation religieuse, ils disent Un tel soit sur tes gardes quant à lui, ne l'écoute pas. Donc ça veut dire quoi Toi, tu ne peux pas mettre en garde sur les innovations, mais les innovations, eux, quoi ils ont carte blanche. Ça Attention, être il est dur. ça. Toi, toi tu peux, machallah. Toi, tu as, as l'autorisation. Subhanallah, Un tel fait partie des extrémistes. Un tel fait partie de cela. Un tel fait partie de ceci. Et donc, ils mettent en garde. Donc, prête attention à la conformité entre tous les gens du faux. Les soufis d'avant. Les haddadis d'aujourd'hui, les tekfiris, etc. Ils décrivent les salafis comme étant des extrémistes. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui Salafis, extrémistes, comme on l'a dit hier, terroristes, ça ou l'Allah. Mais les salafis, ils sont innocents d'extrémisme, de Ils sont innocents de le terrorisme. Si les gens sont vraiment sincères, on ne parle pas de certains journalistes, de certains pseudo-spécialistes de l'islam qui ne cherchent qu'à un certain but, non on parle des gens véridiques qui veulent vraiment savoir c'est quoi l'islam, qui vraiment savoir la salafia, mais qui retournent au fatahou des la salafis. Les ulama, ils mettent en garde sur Bin Laden avant longtemps que beaucoup de gens en Occident connaissent Ben Laden. Hein? Les ulama, parmi les salafis, ils mettent déjà en garde... Le prophète ça a les mis en garde contre l'extrémisme. il y a comme le rouleau, Etc. La sunna, les uns, c'est... Ils vous fait de vous une communauté du juste milieu. Les salafis... C'est indécis. Mais il est toujours dans le juste milieu. Entre le Khawarij entre le et, et le Hein? Dans tous les abois de Dîmes, il est toujours au juste milieu entre deux extrêmes. Donc, comment est-ce qu'on peut le taxer d'extrémisme Salafi, par définition, il n'est pas extrémiste. C'est pas possible. Et il faut faire attention à cette catégorisation qu'on entend. Il y a les salafistes chiouchistes, les salafistes djihadistes, les salafistes politistes, etc. Là, Salafi, elle est une. Parce que si tu dis ça, dans la catégorisation, c'est-à-dire qu'une catégorie ne peut pas être l'autre. Ça, oh là Il n'y a pas trois salafis, il n'y a pas deux salafis, il n'y a qu'une salafia. Il ne faut pas essayer de coller des gens qui ne font pas partie de la salafia. Hein Donc ils décrivent les salafis comme étant des haddadi. Nous, les salafis, vous avez vu combien de fois j'ai cité le mot haddadi, combien de fois j'ai mis en garde contre le haddadi Hein Pourquoi ils font ça Pour faire peur aux gens, parce qu'ils savent. Ça fait peur aux gens. Attention, c'est des haddadis. Oh, ces haddadis, on a entendu sont dangereux. c'est un salafi, c'est pas Lui-même, Il manque même le salafi. dit Et qu'ils sont des gens extrêmes, et qu'ils sont dictatorieux. Qu il ton avis. Et d'autres, parmi les attributs du mal. Pourquoi, dans cette description Afin de fuir les gens d'eux, des savants, des étudiants en sciences islamiques et des jeunes salafis Et pourquoi font-ils fuir les gens d'eux Afin qu'ils n'entendent pas la vérité. شيء الله هذا الفعل الذي فعل الخوارج في زمن الصحابة مع أتباعهم حيث وصف علماء الصحابة والصحابة بصفات بصفات سيئة وحتى لا يسمع لهم الناس فقال لأنهم أول أصل الصلوح في مداريهم بعض العلماء والتنفير عنهم بعض العلماء عنهم وكان سمعنا من بعض إخواننا من كان يمشي مع بعض المخالفين ثم من الله عليه بأن اقترب من بعض المشايخ ومن بعض طلاب العلم فرأى خلاف ما كان يسمع عنهم ووجد ولفة وصدق عندهم فلما انسجم معهم واتضح له الحق قال والله يحذروننا منكم وكان ينفروننا عن مجالسكم والله إني أعلم يقينا على حال هؤلاء أصحاب البدع المبتدعه يأتون إلى دروس مثلاً الشيخ ربيع فينظرون من يأتيه من الطلاب ثم يبدأون يحاربون هذا الطالب في مدارسهم بهذه الدرجة ليس فقط يحذرون لا يذهبون, يذهبون إلى أماكن الدروس فينظرون من يحضر من الطلاب ويحاربون هذا الطالب لأنه سلافي بهذه الدرجة من شدة مكر الشيطان بهم ومن شدة مكرهم بأنفسهم وعلى غيرهم لذلك يا إخواني على المسلم أن يكون كيساً فطنا أن يكون Je termine ce point français on arrête le Donc Shire, on va terminer sur ce point-là. C'est exactement cette action qu'ont commis les khawarijs au temps des compagnons envers leurs suiveurs lorsqu'ils ont décrit les savants parmi les compagnons et les compagnons par de mauvaises caractéristiques afin que les gens ne les écoutent pas. Il dit car le premier fondement qu'ils ont établi dans leur voix est la haine envers les savants. et faire fuir les gens d'eux, des savants. Et combien avons-nous entendu de certains parmi nos frères qui marchaient avec certains transgresseurs qui s'opposent à la taoua salathia, puis l'a comblé par le fait de se rapprocher de certains chouours et de certains étudiants en sciences islamiques et qui ont vu l'opposé de ce qu'ils entendaient à leur sujet et qui ont trouvé une amitié et une varacité chez eux. Et lorsqu'ils furent en harmonie avec eux, ils ont dit par Allah, ils nous mettaient en garde contre vous. Et ils nous faisaient fuir de vos assises. Par Allah, je connais avec certitude la situation de ces gens de l'innovation-là. Ces innovateurs-là, ils se rendent au cours de Cheikh Rabi'a. Ça c'est très connu chez certains des gens de l'innovation, notamment l'Haddadiyah. Ils assistent au cours de Mashir. Mais regardez la niya, ils veulent voir qui est là. Donc faites attention que vous allez dans un d'al d'un salafi, que votre attention soit pour apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pas pour chercher le fitna. Regardez, regardez, règle l'intention. Et vous, le dîn, c'est quoi C'est l'intention et la conformité à la sunna. Subhanallah, c'est quoi ta niée en vérité Regarde, il, il a dit il se rendent au cours de Cheikh Rabia. E. Par exemple, il regarde qui s'y trouve parmi les étudiants, puis se mettre à combattre ces étudiants dans leurs écoles. À ce point-là. Hmm? Ah, on t'a vu au séminaire de l'ITS, toi Hein Subhanallah, Allah. Et comment tu m'as vu t'étais étais là Pourquoi tu étais là Ils ne se limitent pas à mettre en garde contre eux, non. Ils se rendent à leur cours, et regardent ce qui est présent parmi les étudiants et combattent cet étudiants car il est salafi. À ce point-là, en raison de la sévérité de leur perfidique envers eux-mêmes et envers autrui. C'est pour cela, oh mes frères, oh mes sœurs, qu'il incombe aux musulmans d'être intelligents et perspicaces. Qu'ils soient intelligents et perspicaces et qu'ils connaissent la vérité et qu'ils suivent ces gens à la vérité et qu'ils n'attachent jamais la vérité aux personnalités. Puis le cher qu'Al-Elifas dit, et il prétende qu ils prétendent qu'ils les savants sont pour eux des voleurs de grands chemins, qui en raison de leur science sont empêchés d'arriver au degré de précision, c'est-à-dire qu'ils disent il a Et donc on m'a demandé d'arrêter, hein, après 56 minutes, à la kouli hal. Euh, donc c était, c était, et cet écrit sera sur notre site, je ne sais pas si on peut le continuer sur sona publication, Inch'Allah. On essaiera de le continuer sur sona publication, donc connectez-vous, Inch'Allah, si vous voulez suivre la suite de cette épître-là, parce que elle est vraiment très intéressante avec le cher Hadish Ahmed Bezmoul. Et Annie, je vous remercie pour votre accueil et euh, ce que j'ai vu ça la il remplit le, le cœur de joie et accrochez-vous à la sunnah mes frères. Accrochez-vous à la sunnah wa Accrochez-vous à la sunnah qu'est-ce que vous rencontriez votre Seigneur. Hein? ça c'est un message de moi. Accrochez-vous à la sunna, demandez à al tabat et apprenez les causes du tabat d'être affirmé sur sa foi. Restez collé au Salafi. Tu te sépares pas des salafis. Cheikh Benbaz, sur hadith de Hudayfabn yaman quand il a demandé, les gens ont demandé, les prophètes, le questionner au sujet du bien, moi je l'ai questionné au sujet du mal, de peur de tomber dans ce mal, jusqu'à la fin du hadith, où il a dit, et si n'ont pas de jama'a. Vous connaissez le hadith, là Cheikh Benbaz, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, je suis dans un pays de koufars, tu t'accroches à la jama'a de muslimine, au merkez salafis de l'endroit où tu es. Et s'il n'y a pas de malqués salafi, tu t'accroches aux peu de frères salafis qui sont là. Et s'il n'y a pas de frères, tu t'accroches tout seul à l'Hak et tu es le Jama'a. Donc accrochez-vous, frères salafis, accrochez-vous, ulama salafis. Et on a dit, on ne se fanatise pas pour les gens, attention. al ilayna. Que toute personne. La vérité est plus aimée par nous que toute personne. Hein On n'a pas cette éducation de faire passer les gens vers la vérité. Là, Wallah Nos ulamans ne sont pas du là-dessus. Et un message pour les sœurs, qu'elles ne soient pas. Hein, parce que le manhaj, ce n'est pas pour les frères. Et c'est pas, c'est pour tout le monde. Le manhaj, c'est pour les grands, les petits, les, les, les femmes, les hommes, les vieux, les jeunes, hein, les blancs, les noirs, toutes les couleurs, toutes les nationalités. Et regardez combien de nationalités différentes j'ai devant moi ici. Billah, allez Et ça, c'est une caractéristique que vous trouvez chez les salafis, uniquement chez les salafis. Voilà les certains messieurs qui avaient chez nous à Birmingham comme M. Ahmed Soubehi. Il a dit j'étais pas très convaincu dans la fête de venir, mais je suis venu et Wallah, vous sans vous rendre compte, sans vous vous rendiez compte, vous m'avez bénéficié plus que moi je vous ai bénéficié. Rien qu'en vous regardant il a dit messieurs. Il a dit je vois toute nationalités devant moi. Quel ménage je peux revendiquer ça par ménage Salaf Regardez le haq, Yajma wa la nyfarik wa kim. Il y a un forqa, il y a un discernement et les gens du vrai et les gens du faux. Binachek. Voilà qui Si les gens sont sur le haq, quel que soit leur âge, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur tribu, quel que soit leur hein, même certains frères chinois, ils font partie des, des, des gangs contre eux, ils s'entretuent entre eux et ils se retrouvent à la mosquée Salafi entre eux. A tel point qu'au début, ils ne savaient pas comment se comporter les uns vers les autres. Ils étaient sur leur défensive. Et un Nochotho, anime Khatib de nous C'est un frère jamaïcain qui étudie chez Hamel Ansal, chez Hamel Amal Jami et d'autres. Il a fait une khotma sur le sujet. Alhamdulillah, une réconciliation, etc. Regardez l'islam, yajma. Certains des frères aux États-Unis, ils disaient Wallah, oh avant l'islam, si on marchait dans cette rue-là, qu'on porte un tissu de cette couleur-là, on se faisait abattre tout de suite. Et maintenant, on est voisins. On est ensemble, on cloue ensemble. Moi, je suis mexicano, lui, il est black, etc. Et on est des frères en Allah, subhanahu wa ta'ala. On s'entraide au bien et à, à, à la piété. Regardez le ménage salafi. Soyez convaincus que le ménage salafi, c'est le ménage du Et c'est le ménage qui j'ma les gens de la Hein Et soyez des moyens pour que les gens aiment la salafia Aiment la salafia On connaît certains non-musulmans. Ils sont proches des salafis, subhanallah. On en connaît. Moi, j'en connais personnellement. Et ils disent, si je deviens musulman, je serai salafi. Ils voient. Nous, on n'a pas de problème à vivre en société. Si les gens ne veulent pas de nous, c'est autre chose. Mais nous, on n'a pas de problème de vivre en société. Le prophète, il a vécu au des Il a patienté. Il a montré. Il a clarifié. Il a suivi. Il a enduré. Il a والله أعلم وجزاكم الله خيرا وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك الله الذي لا تدعو ودائعوه ينكو غنفوا بركلو فيكم إن شاء الله نستبعكم في الضغة إن شاء الله